Quels sont les piliers de l'ablution Les piliers de l'ablution sont 6. 1. Lavez le visage 2. Lavage des mains 3. Essuyant la tête 4. Lavez les deux jambes 5. L'arrangement est 6.